Mon petit doigt m'a dit Que tout était noir et blanc Quand m'a à la marelle Mon petit doigt m'a dit Que les bossus sont des anges Qui cachaient leurs ailes Mon petit doigt m'a dit Que si j'avale le noyau Un cerisier pousse en moi Mon petit doigt m'a dit Que les jouets sont vivants Et font les morts quand on les voit Moi je dis tout haut ce que je crois Je m'en réfère à mon petit doigt Même si j'entends souvent dans mon dos que je suis le fils de Gepetto. Moi je crois tout ce que l'on me dit, les légendes, les fables et les bruits. Même si j'entends souvent dans mon dos que je suis la fille de Gepetto. Mon petit doigt m'a dit, dit que les abeilles font le miel, les papillons la confiture. Mon petit doigt m'a dit. Petit doigt Qu'au bout de l'infini, il y a quand même un mur Ouf, quand même, mon petit doigt m'a dit Que les dents des petits sont réservées aux souris Mon petit doigt m'a dit Que quand on roule de nuit, la lune nous suit Moi je dis tout haut ce que je crois Je m'en réfère à mon petit doigt Même si j'entends souvent dans mon dos Que je suis la fille que j'ai de Gepetto Moi je crois tout ce que l'on me dit Les légendes, les fables et les bruits Même si j'entends souvent dans mon dos Que je suis le fils de Gepetto Petit doigt m'a dit Que l'année prochaine je serai admis à Poudlard. Mon petit doigt m'a dit Mon petit doigt m'a dit Que les costumes moulants donnaient des super pouvoirs. Mon petit doigt m'a dit, dit. qu'il existe des preuves de l'existence du Daï. Mon petit doigt m'a dit, dit. qu'avec des baskets neuves on rattrape le temps perdu. Moi j'ai dis tout ce que je crois. Je m'en rêve à mon petit doigt, même si j'entends souvent dans mon dos. Je suis l'enfant de Gepetto, moi je crois. Tout ce que l'on me dit, les légendes, les fables et les, les bruits. Même si j'entends souvent dans mon dos que je suis l'enfant de Gepetto, moi je crois. Mon petit doigt m'a dit. Bravo!